Sophie de Margerie et à Grégoire Beguin-Bilcoq a ma chèmée et remettent l'initiative à Vériaou et a remettent la servite et m'a dit qu'au prestes a pas d'argent qu'on s'est allé Sophie de Margerie, aide-moi et qu'il n'y a pas Je lance un appel Je lance un appel aux familles accueillantes Je leur dis, osez la confiance C'est pas plus difficile d'héberger quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent Quand on a l'habitude d'accueillir via les chambres d'hôtes, les BNB, etc Osez la confiance confiance accueillée. Habituellement, quand vous avez une réduction fiscale, c'est parce que vous avez donné de l'argent à une association. Là, vous ne versez pas d'argent, vous rendez un service aux plus démunis, et c'est ça en quoi c'est innovant. Bercy nous a validé ce concept au printemps, et c'est ça que maintenant nous voulons mettre en oeuvre au Pays Basque. Jakim Berda, Mianjicena, Dibidez, Béat bigarren etxe bisitza kontatzen direla gaur egun eta milako bat etxe huts. Elpmiop elkar teak aterpetuko diren pertsonen profila saindoko du eta jabearekin finkatuko egoitza edo gelaren presioa elkar trukaketa ere bultzatu nahi dute. Sa peut etu n'chambo un appartement mais l’idée c'est que quand même la personne qui accueille soit dans l'endroit où elle accueille. On n'est pas une plateforme hôtelière. Le principe d'Elpmiop c'est quand même de dire bonjour de, de, de vivre un moment de fraternité avec l'accueil c'est pas de donner les clés proposatzeko edo beheretan baziste kontaktuan hartu elkartearekin jakin ere sortzaileak borondate honeko langileak sekatzen dituztela haien kontzeptua garatzeko